Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 3 avril 2020. Voici les grands titres de cette édition. L'administrateur de la commune Rotovo et les parentés d'un certain Boscon Gavirano, originaire de la colline Gianga Kajondi, réclament des enquêtes sur l'assassinat de ce dernier, inhumé quatre jours après le séjour de son corps au centre de santé de Marwa, ne disposant pas de morgue. Et les listes des bénéficiaires de la grâce présidentielle sont en cours de finalisation telles que déclarées par la ministre de la Justice, réagissant aux inquiétudes exprimées par le président de l'organisation de, de défense des droits des prisonniers. Et le gouvernement du Burundi met en garde tous les commerçants spéculant sur les produits alimentaires en raison des rumeurs qui se propagent sur le coronavirus et appelle les ministères du commerce, de la sécurité et celui de la justice à agir. Et Les eaux du littoral du lac, du lac Tanganyika ont sensiblement monté, particulièrement au niveau des quartiers Kinindo, Ouest et Kibenga. Leurs habitants craignent le pire si les fortes pluies continuent. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour. Les listes des bénéficiaires de la grâce présidentielle sont en cours de finalisation. C'est ce que déclare la ministre burundaise de la Justice, qui annonce que son ministère a commencé à libérer les femmes et les mineurs retenus dans les centres de rééducation. Toutefois, aimée Laurentine Kanyana rassure que le nombre des membres de la commission permanente chargée d'analyser les dossiers de ces bénéficiaires de la grâce présidentielle est suffisant. Écoutez. La commission qui est chargée d'exécuter la mesure de grâce présidentielle est à l'œuvre. Ils ont commencé par l'identification des femmes et des mineurs en conflit avec la loi. Et pour ces deux catégories, les listes sont déjà arrêtées, ils sont déjà libérés. Et pour les autres catégories, la commission est à l'œuvre. Nous espérons que les listes seront prêtes vers la fin du mois de mai. On avait pensé qu'au mois de mars... On aura terminé, mais vu la complexité des dossiers, on a voulu toujours faire une analyse minutieuse de chaque dossier. Nous espérons qu'on aura déjà terminé vers la fin du mois de mai. Et nous devons encore les préparer par une formation patriotique. Toutes ces activités, vous comprendrez qu'elles doivent s'exécuter pendant une période raisonnable. Certains défenseurs des droits humains estiment que les membres de la commission sont réduits. Cela serait une entrave pour ce processus. Quelle est votre réaction Les membres de la commission sont en un nombre suffisant. S'ils s'avèrent nécessaire, on va même y affecter d'autres cadres du ministère. Il y en a sont disponibles. Chaque fois que euh, de besoin, tout le nécessaire sera mis à leur disposition. C'était la ministre Aimée Laurentine Kanyana qui, comme je le disais, réagissait aux inquiétudes exprimées par le président de l'organisation Navarisa de défense des droits des prisonniers comme quoi la mesure de la, la grâce présidentielle tarde à, mettre, à être mise en application. Euh, le président de cette organisation, Jean-Marie Chimirimana, a réclamait aussi l'augmentation des membres de la commission permanente chargée d'analyser les dossiers de ses bénéficiaires. Je l'avais également dit dans les titres, le corps d'un certain Bosco Ngavirano de la colline Gihanga à Kajondi, en commune Rotovu de la province Bururi, a été inhumé le soir de ce jeudi. Ce corps était gardé depuis quatre jours au centre de santé de Marois. Au centre de santé ne disposant pas de morgue. Ce citoyen a été assassiné dimanche à Mahoua, avait été assassiné dimanche à Marois de la commune de Gansoro en province Guitega, comme confirmé par les membres de sa famille et l'administration communale de Rutovu. Ses parentés, de même que l'administrateur communal de Rutovu, demandent que les auteurs de ce crime soient punis. La police déclare avoir entamé des enquêtes. Elinibel Nibigila pour les détails. Des sources en provenance d'Omarwa témoignent que ce crime a été perpétré après une discussion houleuse des jeunes qui étanchaient leur soif à Marwa et Boscon Gabirano. Les parentés de la victime accusent l'administrateur de Yansoro d'en savoir quelque chose car elle et son garde du corps étaient sur place le jour du crime. D'abord, l'administration est venue le soir. Après des discussions houleuses entre ces jeunes et Gabirano, Ce dernier a pris le large. Après qu'il ait opté pour se sauver, il y avait un garde du corps de l'administrateur, puis cette autorité communale a sommé à son policier qui le poursuivait de repousser le chemin, mais il l'avait auparavant ordonné de tirer, mais son policier n'a pas exécuté. Mais d'où trouvez-vous ces informations Étiez-vous sur place Effectivement, nous étions là sur cet endroit au centre d'Omarois. Les membres de la famille de Boscon demandent que la justice fasse ses investigations afin que ces jeunes accusés de son meurtre soient punis. Ils regrettent qu'ils eussent été exigés de l'enterrer forcément. De plus, selon toujours eux, il a été amputé de certaines parties du corps. Je... Nous demandons que ces jeunes qui ont tué cette personne soient arrêtés, puis rétablir l'ordre public. Le lendemain, lundi, l'OPG a conduit leur corps au centre de santé. Et il avait été sauvagement tué et l'on nous a ordonné de l'enterrer par force. Contacté à ce sujet, l'officier de police et judiciaire qui mène des enquêtes sur ce cas nous a renvoyé au porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Ce dernier a signifié à la rédaction de la radio Isanganiro que les meurtriers de Boscon Gabirano ne sont pas encore identifiés. Pierre Nouriquier affirme que les enquêtes sont en cours, mais que la police soupçonne une justice populaire sous prétexte qu'il serait un voleur. L'administrateur communal de Routobu, d'où vient la victime, affirme que le crime s'est produit à Gansoro, Jean D'Aïtouayeco, Trouver qu'il n'y a aucune raison d'éliminer un être humain est pleine pour des enquêtes minutieuses. Nous avons tenté de joindre l'administrateur de la commune Gansoro sur maintes fois que nous avons réussi à la joindre. Et après notre présentation, Segunda Isenga a opté pour nous raccrocher au nez. Les tenanciers de débuts de boissons et de restaurants dans la ville de Guitega grognent que le prix du sceau est passé de 1 500 francs bourrondais à 7 000 au marché central de Guitega. Ceci a commencé avec la mesure d'installer des dispositifs de lavage des mains dans les cabarets et les restaurants. Ces propriétaires de cabarets et restaurants demandent aux administratifs de suivre de près le respect des prix. Arthur Cavabouchi. Les propriétaires bistro et de restaurants de la ville de Guitega disent qu'au marché central de Guitega, le prix du saut est passé de 1 500 francs à 7 000 francs. Selon ces propriétaires, ceci a commencé depuis la réunion que l'administration a eue avec ces derniers en leur demandant de mettre devant les portes un dispositif de lavage des mains dans le but de la prévention du Covid-19. Les cabaretiers et responsables de restaurants indiquent qu'ils doivent ajouter un robinet sur le seau, ce qui fait que le coût total du seau va jusqu'à 13 000 francs bouts. Ils font savoir que ces robinets sont de mauvaise qualité, ce qui fait qu'ils sont obligés de les remplacer chaque fois, ce qui leur cause des pertes. Ces propriétaires de bistrots et restaurants demandent aux administratifs de suivre de près le respect des prix et surtout au marché central de Gitega. Dans la ville de Gitega et surtout dans les places publiques, il y a eu installation des dispositifs de lavage des mains par le Bureau provincial de la santé à Gitega et la Croix-Rouge Branche Gitega tout en démontrant les techniques de lavage des mains à la population. Arthur Kavaouchi Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Et le gouvernement burundais met en garde certains commerçants profitant des rumeurs sur le coronavirus et hausse le prix des produits alimentaires. Dans un communiqué sorti ce jeudi, le porte-parole des secrétaires général du gouvernement appelle les ministères du Commerce, de la Justice et de la Sécurité publique à s'impliquer dans la lutte contre cette mauvaise pratique. Prosper Naurguami a fait savoir que jusqu'ici, le gouvernement n'a pas encore pris d'autres mesures différentes de celles déjà prises, si ce n'est que le respect de ces mesures. Les Burundais et étrangers vivant au Burundi sont en outre appelés au calme. Depuis l'annonce de l'existence de cas de coronavirus au Burundi, des rumeurs de nature à s'aimer la peur panique et à déstabiliser les citoyens burundais vont jusqu'à dire que bientôt le gouvernement de la République du Burundi va prendre des mesures extrêmes pouvant porter atteinte de manière drastique au bon fonctionnement de la vie normale des citoyens. Face à cette situation, le gouvernement de la République du Burundi demande aux Burundais et aux étrangers vivant au Burundi de rester calmes et sereins et surtout d'éviter de tomber dans les pièges des pécheurs. À nos troubles. Le gouvernement de la République du Burundi rassure et tranquillise tous les citoyens burundais que jusqu'à présent le gouvernement n'a pas encore pris d'autres mesures différentes à celles déjà prises et demande plutôt à la population burundaise et aux étrangers vivant au Burundi de respecter scrupuleusement les mesures déjà prises. Celui qui ne le respecte pas s'expose à la rigueur de la loi. Le gouvernement de la République du Burundi suit à la loupe l'évolution du coronavirus dans notre pays et tient compte de l'intérêt. Intérêt supérieur de la population et du pays, à l'instar d'un bon père de famille qui doit veiller au bien de ses enfants et de sa famille dans la prise des décisions. Le gouvernement de la République du Burundi demande aux Burundais d'être beaucoup plus vigilants, de se méfier des rumeurs et, le cas échéant, de dénoncer ceux qui les propagent et surtout celles qui circulent sur les réseaux sociaux. A cet effet, le gouvernement de la République du Burundi prendra toutes les mesures appropriées qui s'imposent pour protéger le Burundi et les Burundais. Le gouvernement de la République du Burundi met en garde certains commerçants qui, profitant de cette situation, augmentent d'une façon exorbitante les prix des produits, ce que provoque chez la population la précipitation de faire des stocks dans leurs maisons alors que les activités quotidiennes continuent de s'exercer normalement. Le gouvernement de la République du Burundi profite de cette occasion pour demander aux différents ministères, surtout ceux en charge du commerce, de la sécurité publique et de la justice, à donner leur contribution dans la lutte contre cette cette mauvaise pratique. Prosper Nhao est secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Mise en quarantaine ce jeudi soir de trois personnes originaires de la commune et province Bururi, soupçonnées d'avoir séjourné récemment en Tanzanie. Selon Jean Chisa, administrateur de la commune Bururi, l'une de ces personnes est, est originaire de la zone Bamba, a reconnu rentrer de la Tanzanie au moment où les deux autres de la zone Bururi ont déclaré avoir séjourné seulement en Nyanzalak. Faute de preuves sur la véracité de leur déclaration, les deux hommes ont également été mise en quarantaine. L'administrateur de Bururi parle d'une mesure de prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus, récemment déclarée au Burundi, et demande à la population de cette commune de respecter scrupuleusement les mesures prises par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, de veiller et de dénoncer immédiatement tout nouveau venu dans cette commune pour que la mise en quarantaine lui soit appliquée. Vous n'avez pas isanganilo Vous ratez l'essentiel Plus de 6 milliards de francs burundais, c'est la somme collectée par l'Office burundais des recettes et représentant le paiement de l'impôt locatif par les contribuables au cours du premier trimestre de cette année 2020. Tandis que l'année 2019, le montant collecté était de 5 milliards de francs burundais. Dans un point de presse de ce vendredi, Joseph Ndaïzé, chef du service gestion de l'impôt sur les revenus locatifs à l'OBR, a déclaré que les contribuables ayant fait leurs déclarations sont en nombre de 6039, mais que ce chiffre reste provisoire car l'OBR continue à recevoir des déclarants. Il apprécie la participation des contribuables. On l'écoute. Nous avons enregistré 6039 déclarations ont été reçues. Un montant de 6 milliards 706 millions et 500 et 670 francs ont été collectés. Comparativement à l'année précédente, où on avait enregistré pour le premier trimestre un montant de 5 milliards 773 millions 262 millions et 589 On a constaté qu'on a réalisé pour ce premier trimestre de l'an 2020, une évolution d'un écart de 933 517 000 et 99 francs soit une évolution de 14%. Pour vous dire que quand même, on a connu quand même une grande évolution, à peu près d'un milliard de francs -bours. Donc, nous nous disons que cette campagne que nous avons menée a été réussie et elle est satisfaisante à notre niveau. La loi prévoit que une déclaration qui est Tardive, Il y a un traitement que cette déclaration reçoit. Il y a les amendes qui sont prévues et qui seront appliquées pour les contribuables retardataires. Ici, je peux dire qu'on n'a pas encore terminé. Probablement que ce chiffre pourra être changé au cours de cette année. Parce que les chiffres que nous avons sont des chiffres provisoires. C'est un travail qui va continuer parce qu'il y a un travail de vérification, il y a un travail de redressement que nous allons faire. Donc c'est-à-dire que c'est un travail qui va se poursuivre le long de cette année. Joseph Ndaïzeye, chef du service gestion de l'impôt sur les revenus locatifs à l'Office burundais des recettes. Je vous l'avais dit dans les titres, les eaux du littoral du lac Tanganyika ont sensiblement monté dans les quartiers Kinindo-Ouest et Kibenga. Certaines allées ne passent même plus parce que les eaux ont débordé jusqu'à inonder certains ménages. Et si les fortes pluies continuent, les dégâts pourront s'alourdir. Le constat d'Aubin Nyonguru. Nous sommes au quartier Kivenga, dit aussi Kivenga du lac. Certaines maisons d'habitation érigées au bord du lac Tanganyika sont inondées. Certains riverains de ce lac n'ont plus d'accès à leurs ménages. Pour y arriver, certains sont portés sur les dos ou mettent des sachets pour protéger leurs chaussures. L'allée qui joint le quartier Kinindo Ouest à Kivenga est complètement inondée et personne n'y passe plus. Les plages Lacoste Beach et Sagavodo ont également été touchées. Un autre habitant du quartier Kiwenga estime que le lac Tanganyika pourrait retrouver son niveau d'avant. À l'époque, il indique que le lac Tanganyika arrivait au niveau de l'avenue du large. Dans ce cas, il estime que les 150 mètres exigés pour bâtir au bord du lac Tanganyika ne suffisent pas. Dans certains endroits, ce lac est monté jusqu'à plus de 100 mètres. Un autre habitant de ce quartier indique que les eaux de ce lac n'avaient monté jusqu'à un tel niveau il y a plusieurs années. Les autres lieux menacés par la montée des eaux du lac Tanganyika sont notamment la plage dite Safi Beach. En montant, le lac Tanganyika déverse les ordures comme les sachets, les bouteilles, les plastiques et autres, souvent, et autres objets souvent jetés dans ce lac. Actualité internationale Onze syndicats de la presse en Côte d'Ivoire reprochent au procureur de la République d'abuser de son pouvoir en poursuivant les journalistes, notamment ceux de la presse proche de l'opposition et ce après la condamnation de quatre quotidiens à de fortes amendes. Mardi dernier, les directeurs de publication des quotidiens Info et Le Nouveau Réveil ont chacun été condamnés à 3 800 euros d'amende pour divulgation de fausses nouvelles. La semaine dernière, ce sont trois journalistes des quotidiens Génération Nouvelle et Le Temps qui ont aussi été condamnés à payer 7 600 euros chacun après une précédente saisine du procureur. Le porte-parole agent de l'intersyndical du secteur des médias rappelle dans un communiqué que la presse publie les communiqués de tous bords politiques et craint que l'action du procureur Richard Hadou qui n'a pu être joint par RFI n'impacte financièrement les journaux déjà fragilisés par la pandémie du coronavirus. Cette pandémie qui fait des ravages aux états unis avec 1169 morts supplémentaires enregistrés en 24 heures entre mercredi 1er avril et jeudi 2 avril. Il s'agit du pire bilan quotidien jamais enregistré dans un pays. Le nombre total de personnes décédées depuis le début de la pandémie dans ce pays est désormais de 5 1949. À New York, épicentre de la pandémie dans le pays, le maire recommande désormais aux habitants de se couvrir le visage quand ils sortent. Quant au personnel soignant, il manque toujours de masques, de blouses et de respirateurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser particulièrement à Mireille Kanyange. Ce journal a été mis en onde par Innocent Bibonimana. Il est stagiaire à notre station. Au micro, Jean Bosco de Passé Passez un très bon après-midi.